Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha waqa'at al-waqi'ah. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Quand l'événement, le jugement arrivera. Laysa liwaqa'atiha kadhiba. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Rafi'ah. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillées. Alors, vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations. Et un petit nombre parmi les dernières générations sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y si accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Et des fruits de leur choix. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des ouris aux yeux grands et beaux <muches> Pareil à des perles en coquille, <muches> En récompense pour ce qu'ils faisaient Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème. Mais seulement les propos « salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite sont les gens de la droite. Ils seront parmi des jujubiers sans épines. Et parmi des bananiers au régime bien fourni. Dans une ombre étendue. Près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompu ni défendu, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges. Gracieuses, toutes de même âge. Pour les gens de la droite. Une multitude d'élus parmi les premières générations. Et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche. Que sont les gens de la gauche Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. À l'ombre d'une fumée noire. Ni fraîche, ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. auparavant dans le luxe. persistait dans le grand péché, le polythéisme et disait quand nous mourrons et serons poussières et ossements serons-nous ressuscités Ainsi que nos anciens ancêtres, dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. وَأَنْكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكْذِبُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمُنْكَثُونَ Vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre. Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Est-ce vous qui le créez Où en sommes-nous, le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés. Nous sommes en train de nous faire Nous sommes en train de nous faire des choses. de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas Voyez-vous donc ce que vous labourez Tum tazra'unahu am nahnu az-za'i'un A's-vu qui le cultivé ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier <muchéris> Nous voilà endettés <muchéris> Ou plutôt exposés aux privations <muchéris> Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Où en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. لا أقسم بمواقع النجوم. لا، je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. إنه un كريم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. تنزل من رب العالمين. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدَهِينَ. Est-ce ce discours là? que vous traitez de mensonges Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonges Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, tum hina idin tanzurun et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez mais vous ne le voyez point balaw la'in « Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre ?»« Ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique ?» فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah. فَرَوْحٌ وَرِيحٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ. Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite Il sera accueilli par ces mots Paix à toi de la part des gens de la droite Et s'il est du nombre des gens de la droite Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonges la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante. Et s'il Il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand.